La vie comme les autres Tous mes amis m'appellent grand nocturne Parce que je suis chaque soir dans les bois des nuits Pour oh, prendre bon, bon, non, non et de valeur Toutes les billes du quartier m'appellent pour R de Gibbons Parce que les matins je suis avec Marie À midi, attends-toi les avec constance, au oh, quel champ nous allons vivre ensemble je vois pour ma prance Parce que le matin, je suis avec Marie À midi avec Pauline, les soirs avec Constance Oh quel genre de vie, oh, J'ai trouvé la fille qui me convient, la jolie Constance Bellec, celle qui m'aime beaucoup, moi bon, si je l'aime, nous allons vivre ensemble. J'ai assez souffert, je crois que j'ai déjà trouvé La jolie Constance, celle qui m'aime beaucoup, moi bon, aussi je l'aime. Nous allons vivre ensemble Je crois trop m'appeler A remplir dans mon sérieux